des choses comme ça, et vous dites pourquoi je suis pas tombé sur une preuve de français qui m'a fait aimer avant 4 ans. C'est, euh, il, il peut dire, l'auteur s'est imprégné donc des journaux, de la correspondance. Donc, ...de Cassius euh, Clé et de ah, Mohamed par ah, la suite raconté sous forme de, uniquement de citations. Alors dit comme ça, on dirait un objet un peu genre ou lipo, un truc très littéraire, pas Ça vous chope à la figure. C'est et ça ne vous lâche jamais. On va traverser toute la vie, tous les combats. C'est raconté donc par... On par des Alors, historiens, ça, par des romanciers, on va croiser George euh, Carole. -Bos. Moi que ça, et vous, vous ne pouvez pas lâcher de vivre. Oui, parce parce qu'il s'est inspiré, -il a, il a beaucoup lu. Non, c'est à la vie, donc qu'est-ce qui se plaît En fait c'est assez difficile à parler sans parlit au g en fait alors que c'est un vrai 1200 c'est un livre où euh, la fille pulse à chaque phrase parce que chaque citation pour toi après et on est totalement accroché Hitchcock c'est comme le meilleur des policiers même si on connaît malheureusement la fin en fait c'est un ovni essayer c'est super subran que est génial c'est le Mohamed Ali d'avant c'est-à-dire oui. ce jeune ouais. c'est dire avant qu'il soit Mohamed Ali quoi voilà ça avec les urbains. Et ainsi de suite, et tout ça qui de Mohamed Ali, recrée la légende de Mohamed Ali. Avec cette phrase oui, très bon de, de sa mère j'ai jamais compris pourquoi que Dieu m'avait choisi pour, pour sa mère. Oui, absolument. C'est aux éditions Fayard, alias Ali, Frédéric Roux, Gérard Rompas, Info.fr voir la bande-annonce en disant euh, le dernier... La, la bande-annonce, de de Oui, <rire> parce que là, bon, j'ai eu des tonnes de... On commence... France, si elle est seule,